Unité 2, leçon 3, exercice 2. Questionner par l'intonation. Écoutez pour vérifier. Rencontre. A. Travailler à Paris. Tu travailles à Paris B. Habiter à Paris. Tu habites à Paris C. Être français. Tu es français D. Connaître Lina. Tu connais Lina E. Aimer la France. Tu aimes la France